travaille -cinq. -cinq. travaille que faites-vous dans la vie que faites-vous dans la vie mon mari est médecin mon mari est médecin je travaille comme infirmière à mi-temps je travaille comme infirmière à mi-emps Nous partons bientôt à la retraite. Nous partons bientôt à la retraite. Mais les impôts sont élevés. Mais les impôts sont élevés. Et l'assurance maladie est chère. Et l'assurance maladie est chère. Que veux-tu faire plus tard Que veux-tu faire plus tard Je voudrais devenir ingénieur. Je voudrais devenir ingénieur. Je veux étudier à l'université. Je veux étudier à l'université. Je suis stagiaire. Je suis stagiaire. Je ne gagne pas beaucoup. Je ne gagne pas beaucoup. Je fais un stage à l'étranger. Je fais un stage à l'étranger. C'est mon chef. C'est mon chef. J'ai des collègues sympathiques. J'ai des collègues sympathiques. À midi nous allons toujours à la cantine à midi nous allons toujours à la cantine. Je cherche du travail. Je cherche du travail Je suis au chômage depuis déjà un an. Je suis au chômage depuis déjà un an. Il y a trop de chômeurs dans ce pays. Il y a trop de chômeurs dans ce pays.